Bonjour Cadet. ça va Bonjour ma caporal. Ça va un peu, merci. J'apprécie beaucoup tes interventions en classe. Tu seras un bon policier. Merci ma caporal. I do my best comme on le dit en anglais. Ton anglais est très bon. Bien, je t'écoute. Ma caporal, je suis obligé de mettre fin à ma formation policière. Quoi Qu'est-ce que tu me racontes C'est pour des raisons familiales que je veux prendre cette décision. Je t'écoute. Eh bien, j'ai laissé ma femme enceinte et c'est sa première grossesse. Elle est supposée mettre au monde dans trois mois. Cette grossesse dérange tellement ma femme qu'elle a décidé d'arrêter de travailler. Elle reste chez ses parents. Mes beaux-parents sont tous deux retraités. Et puis wat is er gebeurd? Eh, mijn parents hebben niet de financiële middelen om te helpen de behoeften van mijn vrouw. Deze situatie perturbe mijn formation hier. Ik ga mijn studies afmaken om te gaan zorgen voor mijn Ik moet haar helpen tot haar Maar de leden van je familie kunnen vrouw niet helpen in de tijden dat je je opleiding in Tu es à mi-chemin de la fin de tes études. Malheureusement, ma femme et moi n'avons pas de frères ni de sœurs. Et tes parents ne peuvent-ils pas aider ta femme en attendant la fin de tes études? Mes parents sont retraités eux aussi. Ils n'ont pas d'argent et je ne pense pas qu'ils acceptent d'héberger ma femme. Ma mère est très difficile. Elle ne supportera pas les caprices de ma femme. Je te suggère ceci. Fais venir ta femme à Regina. Trouve un logement temporaire pour elle ici. Tu iras lui rendre visite régulièrement. De cette manière, tu seras tranquille et tu pourras finir ta formation. Pour moi, abandonner la formation est un problème et non une solution. Je veux bien, mais comment vais-je aider ma femme ici? L'argent qu'on nous donne n'est pas assez pour payer son loyer et pour supporter sa survie dans cette ville où la vie devient de plus en plus chère. Mais Philippe, je ne comprends pas ton problème. Tes parents, ta belle famille et toi-même n'avaient pas d'argent. Si tu rentres chez toi, où trouveras-tu de l'argent pour aider ta femme? Je vais chercher un travail. Es-tu sûr d'en trouver un facilement avant l'accouchement de ta femme? Que j'en trouve ou non, au moins je serai à côté de ma femme. Ma caporal, ma femme m'a dit aussi que si on m'affectait dans une autre province que la nôtre, elle n'irait jamais avec moi. Bon, ton histoire semble complexe. C'est dommage, mais le dernier mot te revient. Je te conseille de soumettre ton problème au sergent Bill qui est en charge de ce genre de problème. Bonne chance, Philippe. Je suis désolé, ma caporal. Du courage, Philippe.